リい字。 Cette émission Rock c l a s s i q u e de ce vendredi 19 décembre de l'an 2008. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les quatre prochaines heures. Aujourd'hui, deuxième partie de ma rétrospective Rock c l a s s i q u e 2008, au cours de laquelle on va faire un dernier retour sur ce qui s'est fait de mieux cette année dans le domaine du rock et du metal, les meilleurs disques et les spectacles qui ont marqué 2008 dans le rock. On va entendre, entre autres, aujourd'hui, d e s artistes des groupes comme Neil Young, Judas Priest, o p e t h Stone. River, Girls c h o o l Metallica, Motorhead, Guns N' Roses, Exodus, Metal Church et Testament. Et je vais vous présenter aussi une entrevue avec Zeke. Le guitariste de Surefire Machine. En outre, comme d'habitude, je vais vous、euh, présenter ma chronique habituelle sur les groupes obscurs. Aujourd'hui, je vous présente un groupe de hard rock canadien du début des années 70 qui porte un nom tout à fait approprié en cette période festive, Christmas, et plus particulièrement leur album intitulé Heritage, paru en 1970. Au cours de l'émission, je vais avoir aussi des,、euh, des albums de Surefire Machine et o p e t h à faire tirer. Surveillez ça. Donc, encore une fois, une émission qui d o n Devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. On va débuter l'émission avec un album qui est, à mon humble avis, le meilleur album classique rock de 2008, celui des vétérans de Uriah Heep. L'album s'intitule Wake the Sleeper. Il est paru en Europe en juin dernier, le premier album de Uriah Heep en 10 ans, depuis Sonic Origami en fait de 1998, qui n'était pas extraordinaire.、Euh, cette fois-ci, le groupe a sorti un très bon disque. u r i a pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est un groupe de hard rock mélodique très accessible avec des tendances progressives. Ils ont eu beaucoup de succès. Au début des années 70, avec des albums fantastiques comme Salisbury, Look at Yourself, Demons and Wizards, Magician's Birthday, mais ça s'est gâché par la suite avec un paquet de mauvais disques. Aujourd'hui, ils sont devenus un véritable groupe culte, particulièrement fort en Europe de l'Est. Ils ont une discographie assez impressionnante, très volumineuse. Du groupe original, il ne reste seulement que le guitariste et leader Mick Box, mais la formation actuelle est stable depuis une vingtaine d'années. Ils sont faits exception du batteur Rob. Russell Gilbrook, qui vient d'arriver en remplacement de Lee Kersley, qui a dû mettre fin à sa carrière pour des raisons de santé, des problèmes de santé. Gilbrook, donc, insuffle beaucoup d'énergie à ce nouvel album. On le constate dès la pièce d'ouverture. Nouvel album très inspiré, très mélodique. C'est sans doute leur meilleur disque depuis Abominog b e qui date de 1982. En tout cas, c'est leur plus rock depuis longtemps. Et il était à peu près temps puisqu'ils sont considérés comme des pionniers du mouvement metal progressif par certains. On va tout de suite écouter quatre pièces tirées de ce nouvel album de Uriah h e a p Wake the Sleeper à l'antenne de la Radio Campus de Trois-Rivières. La radio des mélomanes de Trois-Rivières, c'est fou! I'm in the f- Avec quatre pièces tirées de leur dernier album Wake the Sleeper. On vient d'entendre la pièce Angels Walk with You, très belle pièce. Juste avant, on a entendu Ghost of the Ocean et Tears of the World. Et au début du blog, on a entendu la pièce titre instrumentale Wake the Sleeper, qui débute l'album en Lyon et qui、euh, permet d'apprécier les talents du nouveau batteur Russell Gilbrook. Pièce tout à fait typique de ce que Uriah Heep a fait de mieux dans sa carrière, du Uriah Heep, comme on n'en a pas entendu depuis très longtemps. Très bon disque qui marque un retour en force pour ce groupe, qui est devenu une véritable formation culte depuis des lustres. C'est sorti en copie domestique en Amérique du Nord le 2 septembre.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 Côté spectacle, comme je l'ai dit la semaine dernière, on a vraiment été choyés. On a eu droit à de très bonnes prestations d'un grand nombre d'excellents groupes de rock et de metal tout au long de l'année. Dans, dans le prochain bloc, plutôt, on va entendre certains des groupes qui ont donné les spectacles les plus mémorables de 2008. On va entendre entre a u t r Judas Priest et Iron Maiden. Mais tout de suite! On écoute Van Halen sur les ondes de la radio Campus d o t t o i s r i v i è r e la radio des Mélomanes d de o t t o i s r i v i è r e et la seule station à faire tourner du vrai rock à d r o i s r i v i è r e C'est fou!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 528-81-94. Bonne chance! in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island whatever the cut may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender. Avec la version spectacle d'un de leurs plus grands classiques en carrière, Sinner, qu'on retrouve sur leur non moins classique album en concert Unleashed in the East de 1979. Sinner qui a été un des points d'orgue du concert que Judas Priest ont donné. Au Centre Belle en compagnie de Voivod le mardi 12 août, devant une faible assistance, mais très puissante en volume et très enthousiaste. C'est un des, des très bons concerts que j'ai v u en 2008, Judas Priest avec Voivod. Judas Priest qui ont aussi sorti un album cette année, un album concept intitulé Nostradamus, que je n'ai pas du tout aimé,、euh, contrairement à beaucoup de critiques de magazines spécialisés.、Euh, J'étais très heureux de constater que le concert、euh, du Centre b e l l était axé sur les classiques du groupe. Et non pas sur Nostradamus. En fait, ils ont joué seulement trois pièces de Nostradamus, à mon grand plaisir. Juste avant Priest, on a entendu un autre groupe qui s'est démarqué en 2008 en offrant un spectacle de très gros calibre. Iron Maiden avec la pièce Ace's Eye avec laquelle ils ont ouvert leur spectacle au Heavy MTL devant 22 500 spectateurs le 21 juin dernier sur l'île Sainte-Hélène. Magnifique journée d'été absolument parfaite pour les amateurs de bonne musique intense et extrême. Iron Maiden qui reprenait un peu la tournée、euh, du World Slavery Tour de 1984. Ils ont aussi sorti une compilation cette année intitulée Somewhere Back in Time en guise de prétexte pour la tournée. Au début du bloc, on a entendu Van Halen avec la pièce Unchained de l'album Fair Warning de 1981. Van Halen, qui ont aussi fait le bonheur de beaucoup de monde en concert, à peu près 75 000 personnes sur les plaines d'Abraham le 3 juillet, avec、euh, David Lee Roth, toujours aussi en forme et comique、euh, dans ses présentations. Aussi, on fait,、euh, à l'instar de Priest et Maiden, un retour sur leur carrière. C'était très bon,、euh, tout comme la prestation qu'ils ont donnée à Montréal à l'automne 2017, contrairement à ce qu'un journaliste du quotidien La Presse a écrit.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 Entre 14h et 15h, je vais avoir des albums de o p e t h et、euh, Surefire Machine à faire tirer sur les ondes. Surveillez ça. Pour l'instant, on va poursuivre avec、euh, deux autres、euh, artistes qui, sont, qui se sont démarqués en concert cette année en donnant chacun un concert tout à fait fantastique et mémorable. Dans un moment, on va entendre Neil Young, mais tout de suite, on écoute Paul McCartney à l'antenne de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières. C'est fou! Young avec la version en concert de son classique Rocking in the Free World tiré de l'album Weld de 1991, pièce très intense que Neil a interprétée lors de son excellent spectacle au Centre Bell le 1er décembre dernier, meilleur concert de l'année 2008 présenté au Centre Bell, un Neil très intense et au sommet de son art. Il a comblé complètement les spectateurs en jouant près de deux heures, plusieurs pièces acoustiques, mais surtout électriques. Il a interprété des classiques comme Old Man, Heart of Gold, Cinnamon Girl, Cowgirl in the Sand, Hey Hey My My Into the Black, Everybody Knows t h This Is Nowhere, Powderfinger, une version tout à fait fabuleuse de. Cortes the Killer, qui était à peu près、euh, la seule pièce que j'espérais qu'il joue ce soir. l à C'était un moment tout à fait magique, une soirée tout à fait réussie et parfaite. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont eu la chair de poule en entendant ce Cortes the Killer. Juste avant Neil Young, on a entendu、euh, Paul McCartney avec la version en concert de Live and Let Die du disque Back in the US. Qui est sorti en 2002. Un autre moment magique et majestueux en concert en 2008. Un très grand concert de 2008 que celui de Paul McCartney. Et particulièrement cette pièce qui a été pour moi le point d'orgue de ce concert fantastique que Paul a donné sur les plaines d'Abraham. Le dimanche 20 juillet. Pour un fan des Beatles, il f a u t vraiment avoir vu et entendu Paul McCartney interpréter Live and Let Die en concert dans sa vie, c'est une expérience、euh, tout à fait unique et intense.、Euh, je l'ai dit à la suite、euh, du spectacle、euh, l'été dernier, il y a un seul mot pour décrire Paul McCartney en spectacle et en tant qu'artiste, et c'est magnifique. Paul McCartney est tout à fait magnifique. Par contre,、euh, ce qui a été.、Euh, Pas mal moins magnifique, c'est la sécurité et le comportement d'une partie du public devant la scène à Québec. Ça, les grands médias n'en ont à peu près pas parlé, mais pour avoir été là, je peux vous dire que c'était assez consternant et pitoyable à voir et à vivre. Je pense que Paul McCartney n'aurait pas été très fier de voir de quelle façon l'ouverture des barrières s'est passée à 17 heures. C'était tout à fait affligeant et c'est malheureusement un souvenir que je vais en garder. On va sûrement en parler plus en détail avec mon ami Serge Nadeau mardi soir, le 23 décembre, lors de l'émission spéciale que nous allons animer en guise de rétrospective rock de fin d'année avec notre ami le Dr. Pendragon. Ça débute à 19 h mardi prochain et on va faire le tour en détail, mois par mois, de cette année 2008. Vous êtes à l'émission A Classic en compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h. A Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Comme à chaque semaine, je vous présente un groupe obscur et、euh, cette semaine ne fait pas exception puisque je vous présente un groupe canadien du début des années 70 qui porte un nom tout à fait approprié en cette période-ci de l'année puisqu'il s'appelle Christmas. Il s'agit d'un quintet formé à Oshawa. En Ontario, à la fin des années 60, par de très jeunes musiciens qui n'avaient que 17 ans en moyenne. Au départ, ils se sont fait connaître sous le nom de Black Christmas, qu'ils ont écourté à seulement Christmas quand ils ont enregistré leur premier album homonyme en 1970 pour、euh, l'étiquette Daffodil.、Euh, le groupe était composé du chanteur, guitariste et claviériste Bob Bryden, accompagné du guitariste、euh, Robert b a l g e r bassiste、euh, Tyler r e a s o n et、euh, le batteur、euh, Rich r i c h a e r Un Groupe de hard rock, acid rock, initialement très influencé par le son de la côte ouest et qui a évolué vers le progressif、euh, avec leur deuxième album, Heritage, sur lequel on retrouve entre autres deux longues pièces qui font plus de 10 minutes chaque. Même s'ils portent un nom qui évoque le temps des fêtes,、euh, la musique du groupe n'a rien du tout pour nous rappeler le Père Noël ou Fernand Gignac. En fait, il s'agit de hard rock tout à fait typique du début des années 70.、Euh, dans la mouvance des premiers Uriah Heep, En fait, la pochette de l'album Heritage est un pastiche du deuxième album de Uriah Heep, plutôt Salisbury, avec un tank de l'armée. On va tout de suite écouter trois extraits de ce disque de Christmas Heritage sur les ondes de la radio campus de Trois-Rivières, la radio des m é l o m a n e s de Trois-Rivières. C'est fou!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 C'est fou. Better watch out. You better not get cold. Better not proud.、Oh. I'm telling you why Santa Claus is coming. It's It's now. now. Yes. <laughs> formation canadienne très obscure. Christmas, avec trois pièces tirées de leur deuxième album, Heritage de 1970. On vient d'entendre Going to,、uh, to Oklahoma. C'était précédé de Rise Up. Et au début du bloc, on a entendu Point Blank It c a r e s Me, pièce qui est aussi parue en 45 tours à l'époque. De façon surprenante, le groupe a récolté de très bonnes critiques pour cet album, mais le succès commercial n'a pas été au rendez-vous puisque la complexité et la longueur de certaines pièces en ont rebuté plusieurs. Le groupe s'est séparé l'année suivante, mais ils ont ressurgi avec un nouveau chanteur. À la place de Bob Bryden en 1972, sous le nom de Spirit of Christmas. Ils ont fait un seul album sous ce nom avant de se séparer définitivement dans l'anonymat en 1975. L'album Heritage, lui, est devenu une pièce de collection très recherchée des connaisseurs. Voilà qui vient compléter cette petite présentation de cette formation canadienne Christmas. Au retour des vacances en janvier, je vais vous présenter un autre groupe obscur et une rareté du début des années 70, une formation allemande de Krautrock du nom de Missing Link. C'est donc un rendez-vous.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 Rock Classic qui possède un site web à l'adresse www.rockclassic.net avec plein de sections et de choses intéressantes. Il y a un historique, il y a des liens vers certains des plus beaux sites web de certains artistes c l a s s i q rock, il y a des playlists des émissions passées quand vous voulez savoir ce qui a joué exactement dans une émission en particulier ou encore consulter le Top 30 Rock Classic des tops des années passées. Il y a un lien pour me contacter, une section baladeur de diffusion aussi, si jamais vous avez envie d'écouter une ancienne émission n'importe quand comme ça dans la semaine. Et c'est tout nouveau ça, il y a une section revue dans laquelle vous retrouverez plus de 75 chroniques de disques qui sont sorties depuis un an. Ceux qui recherchent des suggestions d'albums à se procurer vont y trouver des choses qui vont assurément les intéresser. Je vous rappelle que le site se trouve au w w w r o c k c l a s s i q u e n e t et on n'y retrouve absolument aucune publicité. En 2008, on a encore une fois cette année vu surgir de nouveaux et jeunes groupes qui font du rock authentique et passionné. Et c'est le cas des Canadiens de Stone River. Sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la Radio des Mélamans de Trois-Rivières est la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! Girls c o o l avec Zit Geist. Un extrait de leur、euh, très bon dernier album, Legacy, album hommage à la défunte guitariste originale du groupe Kelly Johnson, qui est décédée l'année dernière du cancer. Un album auquel、euh, participent des membres de Motorhead, Twisted Sister et Black Sabbath, dont entre autres Ronnie James Dio, Tony i o m m i et même Lemmy, qui en c h a n t e une au complet. Vraiment du très bon rock'n'roll. Juste avant Girls' School, on a entendu Blackstone Cherry, jeune groupe、euh, du Kentucky avec、euh, la pièce Blind Man qui ouvre leur deuxième album, sorti l'été dernier. On sent qu'ils ont、euh, du talent, Black Hole Cherry. Il faudrait juste qu'il se trouve un producteur qui ne va pas tenter de les formater trop pour les radios commerciales. Au début du bloc, on a entendu Stone River avec la pièce Can't Help Loving Her qu'on retrouve sur leur premier album Valley of the Butterflies, paru plus tôt cet automne. Un bon premier album fort correct pour ce jeune groupe de Canadiens qui sont très influencés par Black Rose.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 Un autre très bon jeune groupe canadien que j'ai découvert cet automne, c'est le Quatuor Surefire Machine, qui ont produit un très bon premier album homonyme qui est sorti il y a quelques semaines. Un vrai groupe de rock qui rappelle un peu Finlay-Z dans leurs bonnes années. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir d'interviewer Zeke, qui est un des guitaristes du groupe, et je lui ai demandé de nous parler un peu des origines de Surefire Machine. Et voici ce que ça a donné. Uh, how we got together,、uh, it started with、uh, the singer Wilson and uh, myself. Uh, we met at a party out in、uh, BC and、uh, started joking around how we l i k e to fight. So, uh, so uh, we decided to fight each other just for fun.、Mm -hmm. uh, and uh, so uh, we fought each other. And、uh, when it was all finished, we had a beer and we started talking about music. And it turned out...、Uh, We both played music and we both、uh, liked the same kinds of music, so we just went from there, beat the hell out of each other and then、uh, picked <laughs> up some guitars. And then you went to、uh, Toronto? Yeah, we were, in, we were in BC for a couple of years and、um, we just always, we were always switching bass players and drummers and, you know, we could never find anybody really to stay around. so、uh, We was the band uh, named uh, Surefire Machine at that time?、Uh, we were called、uh, we were called Tarbender, that's what we were called, and we, swi we switched the name when we came to Toronto. Okay. But, you know, play a lot of the, sa the same songs. What are your influences?、Uh, what do you listen to?、Uh, things like ZZ Top,、uh, Motorhead. I'm a, big,、uh, I'm a big Jimi Hendrix fan. Okay.、Um, but, you know, our influences with this band come from usually the. The heavier music we listen to. so、mm -hmm. Hard、uh, rock, classic rock? Yeah, yeah. We're definitely hard h a rock, d r classic rock. You know, we love,、uh, like our singer, his favorite stuff is Leonard Skinner, you know, by far. He loves the southern, southern styles. o u h e r n s t And、mm -hmm. and I like、uh, the hard driving, you know, like I said, like Motorhead or even heavier, you know, Slayer, things like that.、Mm -hmm. What are your favorite、uh, top five albums of all time? <sighs> top five albums of all time. I know I've been asked this question, but it'll, it'll always change because I have so many, man. But,、mm -hmm. um, For me,、uh, number one for sure is、uh, Jimi Hendrix' Band of Gypsies.、Mm -hmm. That, uh, that's uh, for sure my favorite. And then you could,、uh, there's just so much other stuff I could have in there. I love so many bands.、Uh, like、um, Pink Floyd Metal、um, is an excellent, excellent album. All, all the Rush stuff, I love Rush.、Yeah. Uh, like Metallica, Ride the Lightning, that's,、mm -hmm. that's right up there as well. And then、uh, like Steve Earle. Oh, Copperhead、yeah. Road or something like that.、Mm -hmm. Steve Earle, any of Steve Earle is、uh, also a big influence on me.、Uh, what is the song Blue Bloods about? I wrote that song、um, about.、Uh, I was working one day and I just was listening to the news and、uh, listening to politicians and I just thought, you know, that、uh, what makes these people think that,、uh, you know, they're all so high and mighty,、mm -hmm. but they're just like、mm -hmm. us, you know, but、uh, it's us, it's the poor people that go and die and it's the rich people that. that laugh. So that、uh, song is basically directed at the rich people who、uh, run the world who think that they're better than us, but、uh, they bleed just like you and I.、Um, right now, what are your plans for the future?、Uh, for the future, w e、uh, right e r now I'm just actually in Alberta just、uh, going back to work because、uh, we've got we to pay some bills and touring, you know, we usually、uh, party too much, so we have to work real jobs once、mm. in a while to make money. so、uh, <laughs> Right now,、uh, we're just working, saving up money. We just、uh, got sent a distribution contract, so,、um, so our albums will be sold now in stores in Canada, and、uh, Canada, the US, and Europe. So、uh, we're just basically putting together a tour that's going to cover all of, our, all of our places of sale. So、uh, our plans for the future are right now it's,、uh, we're going to have a Canadian tour、um, for the summer into the States probably by fall. and then...、Uh, After that, t h e n d we'll see where we're at. But、uh, definitely another Canadian tour starting in、uh, probably May. Good, fine.、Yeah. Uh, well, thank you very much for your time.、Uh, we look forward to s e e you in concerts o o n in Trois Rivières. Oh, merci, a l a n、uh, Thank you very much. And、uh, yeah, we'll, we'll see you in、uh, Trois Rivières probably in、uh, August. All right. Okay, thank man. Thank you. Bye bye. Thank you. See you. Zeke nous a raconté qu'il avait rencontré l'autre guitariste du groupe,、uh, Railroad Wilson, en c o l o m b i e b r i t a n n i q u e dans une bagarre, dans un party, et qu'après s'être t a b a s s é ils se sont rendu compte qu'ils avaient des goûts musicaux similaires et que les deux étaient musiciens. Ils ont donc formé un groupe et ils ont déménagé à Toronto où ils ont rencontré les deux autres musiciens du Quatuor. Musicalement, ils aiment beaucoup ZZ Top, Motorhead,、euh, Leonard Skinner, de, des groupes de Southern Rock,、euh, Jimi Hendrix et des trucs plus élevés comme、euh, Slayer. Et parmi、euh, ses albums préférés de Z, qu'il m'a cité, Accessible as Love de Jimi Hendrix, Ride the Lightning de Metallica, Metal de Pink Floyd,、euh, Copperhead Road de Steel Hurl et、euh, n'importe quel disque de Rush,、euh, je lui ai de, demandé de me parler des textes de la pièce Blue Bloods et il m'a expliqué qu'il s'agissait tout simplement d'une observation de la classe dirigeante、euh, des gens riches et des Politicien en général. Je lui ai aussi demandé de nous parler des plans d'avenir de Shorefire Machine. et m'a expliqué qu'à ce moment-ci, il ne pouvait pas vivre de sa musique et qu'il doit travailler en Alberta pour payer son loyer, mais que le groupe espère monter une tournée canadienne de spectacles. Dans un proche avenir et que leur album allait être disponible un peu partout au Canada et aux États-Unis. Et parlant d a l b u m j'en ai justement ici trois exemplaires. Les trois premières personnes à nous joindre ici au 819-376-5183, 819-376-5183 vont remporter un exemplaire de ce très bon disque de rock. J'attends vos appels. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières et tout de suite, on écoute Surefire Machine. C'est fou! <tousse> Be out each and every night. I chew you up and spit you out just to prove I'm right. And I am not a slave to those ways all those crazy days. When I look back, my life was smoky. Hey! Country born, I'm looking for some fun. My whiskey river has run dry. I'm gonna run from coast to coast, from town to town. m a b e that's my way of b e i stick with me. The crazy shit, what h a p p e n e every day? a y s TCB t a t t o o l'amour est pour toujours et les t a t o u s durent six mois de plus. TCB t a t t o o 315 Saint-Georges, coin royal. 375 1479. t a t o u p e r ç a g e Joaillerie sur mesure. Un bijou éternel que tu emporteras dans ta tombe. Les défoncer la nouvelle année à la New Yorkaise au temple. Tirage de voyage à New York à l'hôtel W. Manhattan. ティピー・でボレック、40 mannequins、présentation de la boîte à coupe。animation surmontée sur trois étages。ピン・オブ・エヴァン・チューマン・ファンド・ラー、フ o u ツ・ファンド・ラー。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 Quatuor canadien Surefire Machine avec trois pièces tirées de leur premier et très bon album homonyme. On vient d'entendre Walking Towel, c'était précédé de Paparazzi et au début du vlog, on a entendu Blue Bloods. On a eu nos gagnants pour le tirage des CD de Surefire Machine, donc félicitations, vous méritez chacun un CD de ce très bon groupe de rock canadien très prometteur.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 Personnellement, mon album préféré de 2008, toutes catégories confondues, c'est celui de la formation de m é t a l progressif extrême suédoise o p e t h qui est paru en juin qui s'intitule Watershed. C'est un album que je trouve absolument parfait, très mélodique, très puissant, très éclaté et surtout très sombre et mystérieux. Un album qui a tout pour devenir un véritable disque culte. J'ai ici deux exemplaires de l'édition limitée de cet album. Le troisième et quatrième auditeur à me joindre au 819-376-5183. 765183 vont remporter chacun un exemplaire de cette édition limitée de Watershed, ce petit bijou de Opeth. J'attends vos appels. Tout de suite, on écoute un extrait de ce disque Burden sur les ondes de la station des Mélomanes, la seule station à faire tourner du vrai rock progressif extrêmatoire-rivière. C'est fou!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 Pour plus d'informations, dans le 88-528-8194. 528-8194. Bonne chance! L'hiver, c'est faux! La chanteuse allemande Angela Gossow et son groupe, les Suédois de Arch Enemy, avec la pièce Vulture version spectacle. Qu'on retrouve sur leur tout nouvel album Tyrants of the Rising Sun, enregistré au Japon et qui est paru mardi dernier. Arch Enemy qui ont donné un spectacle très dynamique et athlétique le 13 mai au medley avec Dark Tranquility. Dark Tranquility qui, à mon avis, se sont fait manger complètement. C'était vraiment excellent, Arch Enemy, en concert cette année. Juste avant, on a entendu les Finlandais Amorphis avec la pièce Towards and Against tirée de leur dernier album Silent Waters. Qui est sorti à l'automne 2007. C'est un autre des très bons concerts que j'ai vu cette année, celui de Amorphis au Fofun Electric q u le 3 octobre. Amorphis qui se sont adoucis musicalement depuis leur début, depuis plusieurs années, mais qui font encore de l'excellente musique. Leur nouveau chanteur est très sympathique. Au début du bloc, on a entendu O-Path avec la pièce Burden tirée de leur dernier album et véritable petit chef-d'œuvre du metal progressif extrême Watershed. Et le concert que O-Path a donné au Medley avec la formation Three le 23 m a r C'est mon meilleur souvenir metal en concert en 2008. C'était très intense et de loin le meilleur concert de OPEF auquel j'ai assisté. Soirée parfaite, un très beau vendredi soir de printemps. Je vous conseille très fortement leur album Watershed si vous êtes un amateur de musique sombre, intense et extrêmement bien faite. Et on a justement deux personnes qui se sont r e m p o r t é chacun un exemplaire de, de cet album, puisque j'ai eu mes gagnants pour le tirage des CD d e r o b e r t Il s'agit de Mario et Dave, donc félicitations, vous avez là un excellent album.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 Chinese Democracy, qui est paru en novembre. On dit Guns N' Roses, mais en réalité, il s'agit plutôt d'un premier album solo du chanteur Axel Rose, p a r c e q u i l est le seul membre du groupe original et qui s'est entouré de musiciens de studio pour cet opus tant attendu de beaucoup de monde. Un disque qui a pris 13 ans à être réalisé, qui a coûté 13 millions. Ça va prendre, ça va prendre du temps avant qu'il soit rentable. Personnellement, je suis. Pas vraiment un fan d'Axel Rose et、euh, je ne m'attendais pas à grand chose de Chinese Democracy, mais j'ai été très agréablement surpris. C'est un bon album, très bien fait. Ce n'est pas parfait,、euh, ce n'est pas très rock en fait, et on retrouve beaucoup de, de ballades et d'éléments électro-pop, mais c'est un bon disque, très plaisant à écouter. Il、euh, n'y a pas de mélodie renversante ou de riff de guitare mémorable, mais c'est vraiment un bon disque. On va tout de suite en écouter trois extraits parmi les meilleurs. Sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des Mélomanes de Trois-Rivières. La seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou! Très grosse sortie de l'année 2008. Chinese Democracy de Guns N' Roses paru en novembre. On vient d'entendre trois pièces tirées de cet album. On vient d'entendre une des nombreuses ballades. Qui constitue ce disque、uh, Streets of Dreams, qui est une des meilleures. Juste avant, on a entendu IRS et au début、uh, du bloc, on a écouté Riot and the Bedwins. Très bon disque、uh, pour les fans de Guns N' Roses. Ceux qui ont aimé par le passé des pièces comme、euh, dans genre November Rain ou Estrange de l'album Here's Your Illusions. Par contre, ceux qui s'attendaient à un nouveau、euh, Appetite for Destruction ont été très déçus.、Euh, Ceux-là doivent beaucoup s'ennuyer de Slash.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 Qui est paru au début de l'automne et qui s'est avéré un très bon disque de Metallica. Personnellement, j'ai complètement cessé de suivre Metallica depuis très longtemps. Quand ils ont cessé de faire du métal et du thrash à la fin des années 80, ils se sont lancés dans le rock alternatif et radio-friendly. L'album noir, c'est un disque que je n'aime pas du tout et qui ne m'a absolument pas touché. Lord Reload, j'ai trouvé ça très mauvais. Et Saint Inger, c'est à mon avis un des pires disques qui a jamais été enregistré. Point. Donc, comme la plupart des, des vrais amateurs de métal, j'avais complètement mis de côté Metallica. Alors,、euh, j'étais très sceptique quand on s'est mis à parler de retour au métal pour Metallica parce que j'avais de la misère à imaginer que Lars Ulrich et son côté mercantile à la Gene Simmons allaient revenir un style plus underground. Quand on a reçu le disque à la station le matin de sa sortie en magasin, le vendredi 12 septembre, je l'ai écouté et j'ai été surpris de constater que le groupe était revenu à peu près au s o n De l'époque, And Justice for All, 20 ans auparavant, chose très positive. Par contre, à première écoute, j'ai trouvé le disque un peu ordinaire par rapport à plein d'autres choses qui, se, qui sont sorties dans le métal en 2008, mais j'ai trouvé que c'était un très bon disque de Metallica. Ce n'est pas l'album de l'année, mais un excellent retour de la part d'un groupe que je n'attendais plus depuis très longtemps. On va tout de suite écouter un des meilleurs extraits de ce disque très réussi de Metallica. My Apocalypse, sur les ondes de la seule station à faire tourner du vrai rock et du vrai métal à Trois-Rivières, c'est fou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 41-70, boulevard des Forges, voisin de la Cage au Sport. Vous êtes tanné de crier pour commander votre bière? Je vais e p r e n d r une bière! v a t'en prendre une petite! Vous êtes tanné que votre bière goûte toujours la même chose? Ah, ah, oh non! Pas un d t u e p e r r i e s avec de l'orge! Avec plus de 70 variétés de bière s et plus de 30 sortes de scotch et son personnel accueillant qui sera vous conseillé, le trèfle et son ambiance décontractée est la place pour vous. 363 Desforges, ouvert 7 jours sur 7. Belle fun, Sir! C'est beau à plus! Taverne irlandaise, le trèfle. 363 Desforges. Votre radio est présentement prise dans la glace au 89.1. Le vétéran de la scène thrash des années 80, Overkill, avec la version concert de NecroShine tirée de l'album、er、Wrecking Everything Live, paru en 2002. Overkill qui a donné、euh, un des meilleurs spectacles de la journée du samedi. Au festival Heavy MTL de Montréal. Ils sont très énergiques. Ils n'en ont absolument pas perdu depuis leur début. Et leurs albums sont toujours très bons. Juste avant, on a entendu un autre groupe qui n'a pas non plus perdu de sa fougue avec les ans. Motorhead, avec la pièce Rock Out, tirée de leur dernier album, Motorizer, qui est sorti le 26 août. Motorhead, qui est le plus intègre des groupes, ils sont, ils sont toujours restés m é t a l Ils ont toujours offert des albums de qualité, à part un ou deux à la fin des, des années 80, qui étaient un peu moins bons que la moyenne. Mais en général, quand on achète un album de Motorhead, on ne se trompe pas. On c o n c e r v e aussi ses gages de qualité. Par contre, j'ai trouvé qu'ils avaient l'air un peu moins en forme que d'habitude lors de leur spectacle au Metropolis le 16 septembre, comparativement aux trois ou quatre derniers spectacles qu'ils ont donnés au Québec. Au début du bloc, on a entendu Metallica avec la pièce My Apocalypse qui clôture leur album Death Magnetic paru en septembre et qui s'est avéré un très bon disque de Metallica. Metallica Qui a finalement décidé de revenir au métal après quasiment deux décennies? Vous êtes à l'émission A c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h en c l a s s i q u e qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie de la rétrospective c l a s s i q u e 2008, au cours de laquelle nous faisons un dernier tour des meilleurs albums et des spectacles les plus mémorables de cette année. Encore une fois, le, le, le côté métal, on a connu une très bonne année avec le retour, entre autres, de plusieurs vétérans. a u t r e Metallica, Girls' c h o o l et Motorhead, on pense entre autres à Testament, Metal Church, Venom, Enslaved, Cradle of f e t h et même Exodus qui ont décidé de réenregistrer leur premier album classique Bundled by Blood en 2008. On va tout de suite écouter certains de ces vétérans dans le prochain bloc. s o u s les ondes de la seule station à faire tourner du vrai rocket, du vrai métal à Trois-Rivières, c'est f o u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 528-81-94. Bonne chance! On vient d'entendre trois formations de vétérans dans ce bloc, trois formations de vétérans qui ont fait un retour en 2008. On vient d'entendre Metal Church avec, de Seattle avec Breathe Again, qui s'est tiré leur dernier très bon album paru cet automne, This Present Waste Then. Il reste seulement le guitariste Kurt Vanderhoof de la formation originale, mais il a su s'entourer de très bons éléments. Juste avant, on a entendu Testament de San Francisco avec More than Meets the Eye, a tiré leur très bon album, The Formation of Damnation. Et、euh, ce qui est bon de Testament, c'est que la formation、euh, originale est de retour avec même、euh, le guitariste Alex Kolnick et le chanteur、euh, Chuck b e i l e y qui était très malade dans les dernières années qui a survécu à un cancer. Très en forme sur le disque. Au début du blog, on a entendu un autre groupe de San Francisco, Exodus, avec leur classique euh, Piranha, euh, tiré de leur、euh, nouvel album, nouvel album enfin, Let There Be Blood, qui est paru cet automne, mais qui est en fait,、euh, ils ont réenregistré leur premier album classique, b o n d e d by Blood, et、euh, de 1985, b o n d e d by Blood. Qui est vraiment un des grands classiques du mouvement thrash. Donc, ils ont décidé de le réenregistrer avec、euh, la formation actuelle. Il reste seulement le guitariste Gary Holt et le batteur、euh, Tom Hunting du groupe original. C'est、euh, le même album, mais ça sonne un peu plus. Il est 16h10 et euh, évidemment, euh, le gros événement metal de l'année en Mauricie et un des gros événements au Québec, c'est bien sûr le t o v i è e Metal Fest. Et j'ai ici un、euh, des deux responsables et organisateurs pour en discuter, Jeff Hull. Bonjour, à r c Classique, Jeff. Oui, bonjour, mon cher Alain. Ça va? Ben oui, ça va bien. Ça、oui? fredde dehors, mais on, on brave le froid pour venir、euh, te parler. Tout à fait. Et、ça me fait plaisir de te recevoir comme ça. Ça s'est bien passé, Médorfès, cette année? Oui, encore une fois, ça a super bien été.、Euh, je pense que ça a grossi d'année en année, dans le sens qu'on a fait un, un line-up encore plus étoffé cette année.、Mm -hmm. Et euh, qui coûtait plus cher. <rire>、ouais. Mais ça valait la peine. On a eu bien du fun. Les b a n d s étaient très bons.、Euh, la réaction du monde était très, très le fun. Le monde nous suit dans notre, notre aventure.、Mm -hmm. Fait que non, c'était excellent. C'était notre deuxième année à la nouvelle place, qui est la bâtisse industrielle. Fait que c'était plus facile pour certaines choses, vu que c'était. L'année passée, on,、ouais. on avait déménagé comme à dernière minute.、Mm -hmm. Puis il a fallu comme travailler très fort pour.、Euh, vu que c'était pas pareil comme côté organisationnel. Mais cette année, c'est beaucoup d'ouvrages, mais c'était moins paniquant là, de, de, de, de trouver une salle à deux mois de, de prix vie parce que、mm -hmm. le m a q u i s e u r t a fermé. tu sais.、Ouais. On, on, on a fait notre huitième、euh, édition cette année. Fait que l'année prochaine, c'est la neuvième édition.、Mm -hmm. Puis, je peux te dire、euh, que les dates de la prochaine année sont déjà décidées. OK. C'est le 13 et 14、euh, novembre prochain. OK. Fait que、euh, o n v allez en entendre parler d les prochains mois. Tu as déjà、mois. commencé à signer des groupes?、Euh, non, mais on va commencer à travailler. On, on, on a des idées, on a、mm -hmm. des bandes qu'on va, qu va solliciter. On, on, on va commencer à travailler là-dessus. Là, on se repose un petit peu, là,、ouais. mais.、Euh, Euh, mon partenaire, il trouve que je suis encore trop dedans. <rire> le son s'est、euh, bien amélioré cette année. C'est amélioré, mais on veut faire mieux l'année prochaine.、Mm -hmm. euh, je pense qu'on va peut-être,、euh, on a parlé, on va, va peut-être mettre des, euh, des, des, euh, des rideaux au plafond pour、okay. couper. C'est dans, dans le projet. Si、okay. on est capable de le faire, on va le faire.、Euh, Euh, oui, le son s'est amélioré comparé à la première année. Il y a eu des ajustements côté.、Euh, pour les... ben, Vu que c'était une grosse place, il y a beaucoup d é c h o C'est sûr qu'il en restait encore.、Mm -hmm. était, on était comme dans un arena.、Ouais. C'est pas pire qu'elle r v o i r、euh, un show d'un arena. je veux dire. Là-dessus, il ne faut pas non plus paniquer.、Là. Mais on va essayer d'améliorer encore plus no, no, notre affaire.、Mm -hmm. pour...、Euh, mais c'était très bien quand même cette année. Je sais pas, t étais là. Je、ben、sais pas、oui. quoi tes, tes, tes ben, c e s tes quoi t commentaires là-dessus. C'est ça. Premièrement, le son était bien meilleur là, que la première année. Et puis, écoute, en général, je dirais pas que l'affiche était meilleure. Par contre,、là. elle était aussi bonne. Ben,、Le、je Direct a i s q était un peu plus étoffé.、Euh, on, on, il était un, Non, ils étaient plus étoffé. Il, avait, il y avait des plus gros bands. On a réussi à aller chercher Vaivar. Oui, ça, c'était u r m e i l e u r o r d é v i e n Ça, C'est des groupes que, qui ne passent pas tous les,、ouais. tous les semaines. s p i C'est. Euh, J'ai réussi à avoir Daing Fetus.、Euh, ça paraît de rien, mais ça faisait deux ans que j'essayais de les、ah, avoir. Chris Diane. Chris Diane, moi, moi per personnellement, c'était mon, mon,、ouais. mon gars préféré là-bas. Ça, c'est des bons, très bons Jacks. J'ai organisé une tournée pour, pour eux, pour les faire venir.、Mm -hmm. Puis, s、euh, c'est e d c'est des. Très très bon、euh, Très, très bon gars. J'ai eu de très b o n plaisir avec ces gars-là. Gars L'album, très...、euh, le dernier, est excellent. Ah, est, garde, tout, tout, Ils ont tout pour eux.、Mm -hmm. je veux dire. Tout à fait. Puis, c r i t a p s i ils ont très bien joué. Je veux dire, je suis content de toutes les, les bandes qui ont joué.、Euh, ça, ça a bien été.、Euh, je regarde, On a eu、uh, Profugus Mortis qui, ouais, qui, ça, qui ça de, était, qui、bon. était ouais. comme ouais. un bon h i g h l i g h t m a r t y r ont très bien joué aussi.、Mm -hmm. dire, ça a eu comme un pic.、Euh, euh, après ça, Vaivant, moi, écoute,、euh, vu que je suis un vieux de la vieille comme toi, <rire> j'ai ai, ai、ouais. vraiment aimé ça. g o u l i n a t i c le dernier show à vie, écoute, c'est、euh, mm -hmm. euh, à moins qu'il refasse un, un, un comeback dans deux semaines, là, que ça f u c k e r a i t mes affaires. Mais je veux dire,、euh, <rire> euh, c'était quelque chose, vu que j'y connais bien gros. Puis、euh, ça a été, regarde. On a, eu, euh, on, a eu, on a eu. Comment je vais d i r e ça? Autant de monde l'année passée,、euh, mais on a eu plus de monde, disons. C'était égal les deux soirs.、Mm -hmm. Donc, un soir, on a eu plus de monde que l'année passée le v a n d r e d i Mais、euh, on, il reste de la place à aller plus loin,、mm -hmm. aller chercher des meilleurs line-up, mais tu s a il s i faut y aller progressivement. Il ne faut、ouais. pas、euh, finir a Slayer l'année prochaine. Oui. Il faut se mettre dans la rue. mais... Non,、mm -hmm. non, mais. Une question de progression là-dedans,、ouais. puis je pense qu'on est quand même sur une bonne voie, on a une bonne、euh, on a une bonne une a formule,、mm -hmm. euh, on e s s a i e toujours d'améliorer des petites choses, mais je pense que cette année, c'était plus rodé, on, on savait plus où est-ce q u on s'en allait, on, on C'était pas, pas dans un territoire inconnu. Là. là, on était comme. On avait déjà fait ça, là,、ouais. dans cette place-là.、Ah, en tout cas, vous faites vraiment un, un travail formidable ben, là, pour joue, la p r o m o t i o n Tant, tant qu'on qu a la motivation de le faire, puis、ouais. le monde nous suit.、Mmh. Pis, euh, mais c'était un gros party. Ça, ça a été bien le fun. Puis、euh, les after p a r t y s au stage, c'était drôle aussi.、Ouais. Bien, J'ai fait partie de.、Euh, ben de oui, bien, justement, là, tu viens nous parler d'un party là, que t'organises. Ben c'était un show, mais c'était un show de Noël de t r o i s i è m e s Metal qu'on、mmh. fait. Ben là, On est rendu à 3e confession.、Mm -hmm. Nous autres, on, on crée des. Des, <rire> des événements.、Oui. Non, mais, <rire> des, traditions. des traditions. Des、ouais. traditions, si tu veux. Écoute,、ouais. euh, la, mais la, Là, ça va être demain. OK.、Euh, demain, le 20,、euh, le 20 décembre. Le 20 décembre,、si. au Rock Café Stage,、mm -hmm. 75 refusés. Nous faisons le p a r t y de Noël. Ça coûte seulement 5 à la porte. Il y a、mm -hmm. quatre bombes. Il va y avoir o p t e n e b r i s de Montréal, qui est un genre de. de, de de Trash viking un peu、euh, à la Monday Mard, s e s bars.、Mm -hmm. euh, c'est très bon.、Euh, après ça, il y a Genocide qui ont, qui ont joué, qui ont joué、euh, au m e t a l Fest. Fest.、Euh, Puis qui jouent au soir aussi, mais c'est moins cher euh, demain. <rire> <rire> <rire> euh. Il y a、euh, Fuck the Middle East qui est un hommage à S.O.D., Strumper of Death,、ouais. et non、euh, System of a Down, parce qu'il y a des <rire> jeunes qui viennent me voir avec ça, puis là je vire bleu, tu sais. Puis、euh, ça, ça, je joue là-dedans, je suis、euh, bassiste. Puis、okay. il y a Or Fiction、ouais. qui, qui est en tête d'affiche, avec mon partner Sam qui joue dans Or Fiction. Puis、euh, on demande au monde d'emmener des denrées non périssables.、Mm -hmm. Pour les artisans de la paix, on ramasse ça, on va, on va donner ça aux artisans de la paix, puis en échange, ben, le monde va pouvoir avoir un cadeau métal. Un CD, un DVD,、euh, ça dépend, on a une boîte, puis tu piges là-dedans, puis le premier arrivé, le premier servi, il y a plusieurs reprises, des gilets, toutes sortes d'affaires. Fait que. L'année passée, ça avait bien été. On avait eu Réanimateur avec,、euh, tant que je me rappelle les groupes, l à、euh, euh, il y avait eu Anne Is Near et d'autres groupes. Ça, il y avait eu un bon turnout.、Mm -hmm. Là, ça,、euh, ça, ça, ça va être demain. Puis, ah oui, o notre a n slogan, c'est Métal, bière et tourtière. <rire>、oui. La tourtière,、possible. on va e n a v o i r Pour de vrai? Oui, on、ah, vend、ouais. de la tourtière.、Ouais. Ah. Puis, l'année passée, ça avait bien été. Ah oui? Oui. C'est Pierre-Luc Paquin de NSNU i qui s'occupe de la tourtière. Puis <rire>、okay. euh, en plus, il va y avoir deux, deux, deux, deux madames qui vont s'occuper de, de, de servir le, le, le bon peuple. <rire> Donc, ça se passe au stage, secteur c 4 de Madeleine, à partir de À partir de, des portes ouverte à table. Là,、ouais. il y a un spécial. Andy nous a fait une grâce. Il fait un spécial sur le pichet à 8 d entre 7 et 8. C'est du grand spécial à la Andy. Ok, donc、euh, le parti de Noël, Troisième État. Merci, Jeff, d'être passé de nous en、ben、parler.、Ouais, c'est moi qui te remercie. Pis, Et puis, euh, euh, on va écouter une pièce de SOD, justement. Oui, bien, justement, on en écoute deux. C'est les deux premières tonnes. En passant, SOD,、euh, on... je voudrais saluer mon, mon chum Dominique n a u l qui nous écoute probablement dans son auto en train de faire de la livraison à grand-mère pour un restaurant. On nommera pas parce que là, je ne veux pas faire de. de, de... Mais. Il vend des patates frites, puis de, de, de, de la poutine, puis des,、euh, des, des, des pizzas. Que... SOD sur les ondes de Cifou 89. Merci, Jeff. <t 'en> SOD avec le classique March of the SOD tiré de leur premier album et seul album en fait, seul album studio, uh, Stormtroopers, uh, Stormtroopers of Death,、uh, Speak English or Die. Quoi, ils en ont Il y en a n autre. Il y a deux. Ah, mais il y a deux, un, un live. Non, non, non, non, ils ont, ils ont fait en 99, ils ont fait、uh, Bigger Than the Devil. Que je e connais pas.、Ouais. Il est bon? Ouais, mais c'est pas aussi classique que. Ne... n passant, q u e c e que je voulais dire? C'est que nous faisons、euh, SOD <rire> au show. On fait l'album s p e a k English or Die au complet en anglais. OK.、Ordre. Plus、The、une autre. t h e b a l l a d of Jimi Hendrix à travers ça? e u celle-là, non. Parce que c'est même trop dur. <rire> <rire> Donc, ça se passe demain soir. Hommage、euh, à SOD avec.、Euh, Uh, Our Fiction, Optenebris、uh, et. e n o Yes. Donc, au stage. Vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en compagnie d'Alain Lafer e jusqu'à 17h Rock Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée au w r e c i n g du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie de la rétrospective Rock c l a s s i q u e 2008, au cours de laquelle nous faisons un dernier tour des meilleurs albums Et des spectacles les plus mémorables cette année.、Euh, dans le domaine du métal, un peu plus sombre et extrême, ça a aussi été une très bonne année.、Euh, parmi les disques qui sont sortis qui m'ont beaucoup plu, il y a ceux de Cult of Luna, un album concept complètement marteau intitulé Eternal Kingdom、euh, celui des Grecs、uh, Septic Flesh qui est intitulé、uh, Communion. M'a vraiment beaucoup, beaucoup plu, ainsi que le deuxième album solo de Ezan Angle. On va tout de suite écouter deux pièces tirées de l'album de Septic Flesh à l'antenne de c i f o u 8 9 Un...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 The hose is coming, t o t o w n Chanteur et guitariste de Emperor Ison avec un extrait de son deuxième album solo, Angle. C'était la pièce Scarab. Juste avant ça, on a entendu un très bon groupe grec, Septic Flesh, avec deux pièces tirées de leur très, très, très, très bon album Communion qui est paru au début de l'année. On a entendu Anubis et Lovecraft's Death.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 De cette année. Dans un moment, on va entendre la formation、euh, Cradle of Filth qui ont sorti un très, très bon nouvel album concept. Mais tout de suite, on écoute les Canadiens de Bison BC sur les ondes de c e s t f o u 8 9 1 un...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 I'm going e r t g p i c t up and despair right upon the midnight <laughs> air Cradle of f i l t h avec la pièce Darkness Incarnate. C'est tiré de leur excellent dernier album, album concept sur Gilles De Ray, intitulé Godspeed on the Devil's Thunder. C'est un de mes trois albums de métal préférés de 2008. Juste avant ça, on a entendu Bison BC, groupe qui était tout à fait inconnu il y a trois mois. C'est un groupe de Vancouver. Ils ont fait un très bon album qui s'intitule Quiet Earth et on a entendu justement la pièce titre de ce très très bon disque qui est sorti sur l'étiquette Metal Blade. Vous êtes à l'émission Rock l e Sig s en compagnie d'Alain Lefebvre. L'émission s'achève. Je suis d'ailleurs en compagnie de mon ami Mathieu qui, ce soir, anime la rétrospective 2008 de Sifou. Bonsoir, Mathieu. Oui, bonsoir, Alain. De quoi ça a l'air, la rétrospective? Il、ah, y a plein d'affaires là-dedans. C'est un top 50 francophone et anglophone. On va se concentrer sur le top 20 ce soir. Il、euh, y a plein de bons groupes. Tu veux que je t'en mentionne quelques-uns? Oui, oui. là, c'est un top de pièces, pas d'albums, c'est une pièce. s Tout à fait.、Euh, donc, dans le d é s e r t je vais aller au sommet un peu quand même.、Euh, je vois quelque chose que j'aime, Fly of the Conquers. <rire>、euh, oui, j'aime le Roi Poisson là-dedans. Bruno m a r c i l se retrouve aussi.、Euh, les Gigolos, la descente du coude. Ça, c'est juste le côté francophone. Il、euh, y a aussi le côté anglophone. Là-dedans, il y a The Hives qu'on va entendre. Il、euh, y a aussi Creature, The Fratellis,、euh, Mother Mother. Donc, il n'y a que des succès pour nous ici. a s s e z fou. Mais là, tu ne peux pas faire jouer 100 pièces d'ici、euh, 20 h e s De quelle façon tu as franchi ça?、Euh, je vais faire le top 20 de chaque côté. Ce soir,、mm -hmm. je me suis déjà concentré un petit peu sur le côté francophone à une autre de mes nombreuses、euh, <rire> et incontables émissions spéciales. Oui, sûr, <rire> le côté anglophone, ben, il va devoir,、euh, devoir exister sans qu'on le fasse jouer ici.、Mm -hmm. C'est triste, mais c'est vrai. Donc, ça devrait être très intéressant. Et évidemment, tu vas compléter l'émission avec、euh, les deux pièces numéro un. Tout à fait,、euh, à la de fin du week,、mm -hmm. les premières places. Donc, restez sur nos ondes jusqu'à 20h ce soir. Mardi prochain à 19h, de 19h à minuit, c'est l'émission spéciale de fin d'année que j'aurai le plaisir de co-animer avec mes amis, s e r g e Nadeau de Rock Révélé et le Dr. Pandragon de Réanimation. On va faire le tour,、euh, mois par mois, de tous les meilleurs concerts et albums de rock de 2008. C'est donc un rendez-vous ce mardi de 19h à minuit. 23 décembre. C'est déjà tout pour moi. Je vous laisse avec une dernière pièce de circonstance pour Noël. Il s'agit d'une pièce de s a b a t a g e tirée de leur album Dead Winter Dead de 1995 via Christmas e c Eve de Sarajevo 1224. Et je vous souhaite un heureux temps des fêtes et je vous retrouve en 2009 le vendredi 9 janvier à 13h pour une autre émission rock classique. Salut!